Bismillahir Rahmanir Rahim Amma yatasaa'aloon Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. Sur quoi s'interrogent-ils mutuellement An-naba'il 'adhim Sur la grande nouvelle. Alladhina feehi mukhtalifoon à propos de laquelle ils divergent. Eh bien non, ils seront bientôt. Encore une fois, non, ils seront bientôt. N'avons-nous pas fait de la terre une couche Et placez les montagnes comme des piquets. Nous vous avons créé en couple. Et désignez votre sommeil pour votre repos. Et fait de la nuit un vêtement. Et assigné le jour pour les affaires de la vie, et construit au-dessus de vous sept cieux renforcés. Et y avons placé une lampe, le soleil, très ardente. et fait descendre des nuées une eau abondante pour faire pousser par elle grains et plantes et jardins luxuriants. INNA YAWMA AL-FASLI LE JOUR DE LA DÉCISION DU JUGEMENT A SON TERME FIXÉ LE JOUR OÙ L'ON SOUFFLERA DANS LA trompe VOUS VIENDREZ PAR TROUPES WA FUTIHATIS-SAMAA FA KANAT ABWAABA Et le ciel sera ouvert et présentera des portes. Et les montagnes seront mises en marche et deviendront un mirage. L'enfer demeure aux aguets. Refuge pour les transgresseurs. Ils y demeureront pendant des siècles successifs. Ils n'y goûteront ni fraîcheur ni breuvage. Hormis une eau bouillante et un pu. comme rétribution équitable. Car ils ne s'attendaient pas à rendre compte et traitaient de mensonges continuellement nos versets. وكل شيء أحصيناه كتابا. alors que nous avons dénombré toute chose en écrit. فذوقوا فلندزيدكم إلا عذابا. goûtez donc, nous n'augmenterons pour vous que le châtiment. إن للمتقين مفاز. pour les pieux, ce sera une réussite. Jardins et vignes, et des belles aux seins arrondis d'une égale jeunesse, et coupes débordantes. entendront ni futilité ni mensonge à titre de récompense de ton seigneur et à titre de don abondant Du Seigneur des cieux et de la terre et de ce qui existe entre eux, le tout miséricordieux, il n'ose nullement lui adresser la parole. le jour où l'Esprit et les anges se dresseront en rang. Nul ne sera parlé, sauf celui à qui le Tout-Miséricordieux aura accordé la permission et qui dira la vérité. Ce jour-là est inéluctable. Que celui qui veut... prennent donc refuge auprès de son Seigneur. <Susse> « Nous vous avons averti d'un châtiment bien proche, le jour où l'homme verra ce que ses deux mains ont préparé. Et l'infidèle dira, hélas pour moi, comme j'aurais aimé n'être que poussière. »